Salut, c'est Frédéric Coster pour le Livre du Jour. Voici un dictionnaire qui incite aux rêve en transportant le lecteur tout au long de centaines d'entrées surprenantes dans les contrées de la mythologie d'hier et d'aujourd'hui. Le dictionnaire des lieux et pays mythiques, qui paraît chez Bouquin, nous raconte en effet la merveilleuse histoire de ces pays réels ou fictifs que le mythe a forgé. Il explore les lieux proprement mythiques, comme la Terre du Milieu, la méga Patagonie, la prairie des asphodèles, l'arbre du monde, mais aussi des lieux réels, qui, entrés dans l'histoire, sont devenus légendaires. Rome, Roncevaux ou la cour de Louis XIV. Il passe de l'Amazonie mythique de la reine Penthésilée à l'Amazonie du film de Werner Herzog « Aguirre la colère de Dieu », des Balkans réels à la Bosphoranie imaginaire de l'écrivain russe Alexander Weltmann. Il permet de parcourir des Eldorados oubliés, de visiter des endroits enchantés comme la forêt de Brocéliande, Merlin fut emprisonné par Viviane, ou encore de nous plonger dans les délices de la Capoue d'Annibale. Par sa richesse et son ambition, ce nouvel atlas mythologique où chaque lieu est précisément décrit et restitué dans son histoire constitue une entreprise sans équivalent. Le dictionnaire des lieux et pays mythiques est paru chez bouquin